بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس au nom d'allah le tout miséricordieux le très miséricordieux dis je cherche protection auprès du seigneur des hommes مالكينس le souverain des hommes Dieu des hommes contre le mal du mauvais conseiller furtif qui souffle le mal dans les poitrines des hommes qu'il, le conseiller, soit un djinn ou un être humain.